Elle vint appalant de son jardin dans la salle. Contre son habitude, elle ne passa point par le couloir, mais elle retrouva le souvenir de son cousin dans ce vieux salon gris, sur la cheminée duquel était toujours une certaine soucoupe dont elle se servait tous les matins à son déjeuner, ainsi que du sucrier de vieux sèvres. Cette matinée devait être solennelle et pleine d'événements pour elle. Nanon lui annonça le curé de la paroisse. Ce curé, parent des Cruchot, était dans les intérêts du président de Bonfond. Depuis quelques jours, le vieil abbé l'avait déterminé à parler à Mademoiselle Grandet dans un sens purement religieux de l'obligation où elle était de contracter mariage. En voyant son pasteur, Eugénie crut qu'il venait chercher les mille francs qu'elle donnait mensuellement aux pauvres et dit à Nanon de les aller chercher, mais le curé se prit à sourire. « Aujourd'hui, mademoiselle, je viens vous parler d'une pauvre fille à laquelle toute la ville de Saumur s'intéresse et qui, faute de charité pour elle-même, ne vit pas chrétiennement. Mon Dieu, monsieur le curé, vous me trouvez dans un moment où il m'est impossible de songer à mon prochain. Je suis tout occupée de moi. Je suis bien malheureuse, je n'ai d'autre refuge que l'Église. Elle a un sein assez large pour contenir toutes nos douleurs et des sentiments assez féconds pour que nous puissions y puiser sans crainte de les tarir. « Eh bien, mademoiselle, en nous occupant de cette fille, nous nous occuperons de vous. Écoutez, si vous voulez faire votre salut, vous n'avez que deux voies à suivre. Ou quitter le monde, ou en suivre les lois. Obéir à votre destinée terrestre ou à votre destinée céleste. Ah, votre voix me parle au moment où je voulais entendre une voix. Oui, Dieu vous adresse ici, monsieur. » Je vais dire adieu au monde et vivre pour Dieu seul dans le silence et la retraite. Il est nécessaire, ma fille, de longtemps réfléchir à ce violent parti. Le mariage est une vie, le voile est une mort. Eh bien, la mort, la mort promptement, monsieur le curé, dit-elle avec une effrayante vivacité. La mort, mais vous avez de grandes obligations à remplir envers la société, mademoiselle. N'êtes-vous donc pas la mère des pauvres auxquels vous donnez des vêtements, du bois en hiver et du travail en été Votre grande fortune est un prêt qu'il faut rendre, et vous l'avez saintement accepté ainsi. Vous ensevelir dans un couvent, ce serait de l'égoïsme. Quant à rester vieille fille, vous ne le devez pas. D'abord, pourriez-vous gérer seule votre immense fortune Vous la perdriez peut-être Vous auriez bientôt mille procès, vous seriez engarrié en d'inextricables difficultés. Croyez votre pasteur, un époux vous est utile. Vous devez conserver ce que Dieu vous a donné. Je vous parle comme à une ouaille chérie. Vous aimez trop sincèrement Dieu pour ne pas faire votre salut au milieu du monde, dont vous êtes un des plus beaux ornements et auquel vous donnez de saints exemples. En ce moment, Madame Desgrassins se fit annoncer. Elle venait amenée par la vengeance et par un grand désespoir. Mademoiselle, dit-elle, ah, voici Monsieur le Curé. Je me tais. Je venais vous parler d'affaires et je vois que vous êtes en grande conférence. Madame, dit le Curé, je vous laisse le champ libre. Oh, Monsieur le Curé, dit Eugénie, revenez dans quelques instants. Votre appui m'est en ce moment bien nécessaire. Oui, ma pauvre enfant, dit Madame Desgrassins. « Que voulez-vous dire ?» demandèrent Mademoiselle Grandet le curé. « Ne sais-je pas le retour de votre cousin Son mariage avec Mademoiselle Daubrion? Une femme n'a jamais son esprit dans sa poche ?» Eugénie rougit et resta muette, mais elle prit le parti d'affecter à l'avenir l'impassible contenance qu'avait su prendre son père. « Eh bien, madame, répondit-elle avec ironie, j'ai sans doute l'esprit dans ma poche. » « Je ne comprends pas. Parlez. Parlez devant M. le curé. Vous savez qu'il est mon directeur. »« Eh bien, mademoiselle, voici ce que Des Grassins m'écrit. Lisez. » Eugénie lut la lettre suivante. « Ma chère femme, Charles Grandet arrive des Indes. Il est à Paris depuis un mois. »« Un mois ?» se dit Eugénie en laissant tomber sa main. Après une pause, elle reprit la lettre. Il m'a fallu faire antichambre deux fois avant de pouvoir parler à ce futur vicomte d'Aubrion.